Salut, bienvenue sur les podcasts de la communauté PS3. Aujourd'hui avec euh, Sirius, moi-même, avec euh, Nico91070. Salut Nico. Salut. Avec Hervé, The Poussin. Salut Hervé. Salut. Et avec euh, Ludo, euh, Jacques Daniels. Salut à tous. Salut. Donc aujourd'hui pour euh, débattre autour du jeu euh, Call of Duty Modern Warfare 2, euh, qui est sorti le 10 novembre. 2009, euh, qui à date euh, doit faire plus de 5 millions de ventes, tous supports confondus, si j'ai bien lu. Et euh, voilà, donc on va, je vais laisser la main à Nico et pour nous dire ce qu'il nous en pense, sachant qu'on va découper en fait le podcast en trois parties sur les trois parties du jeu, qui sont euh, le côté solo le côté opération spéciale et le côté multijoueur et donc pour parler du jeu aujourd'hui euh, je vais donner la main à, à Hervé qui va nous dire ce qu'il en pense euh, du jeu donc Hervé t'en penses quoi Alors sur la partie solo moi j'ai trouvé que le solo était très bien, très bien fait très joli un scénario un peu décousu parce que ça part un peu dans tous les sens tu vas sur plusieurs scènes différentes C'est un des côtés qui, euh, qui est plaisant du jeu. en fait C'est parce que tu vas aussi bien faire euh, dans un paysage de neige que euh, tu vas aller aux états unis sous une pluie torrentielle, tu vas aller dans une base sous-marine, tu vas aller en montagne, enfin tu vas aller dans les favelas. donc euh, le, le décor géographique est assez varié et ça, c'est assez plaisant. Le jeu est très intense. Tu as des ennemis de partout, tout le temps, qui t'arrivent dans tous les coins, de derrière, de devant. Le, le reproche que j'ai, en fait c'est que le jeu est très très court, en mode solo il faut compter à peu près 5 heures pour les pour les bons pour le finir et à peu près 6 ou 7 heures pour le finir en mode vétéran et je trouve que pour un solo c'est beaucoup trop court voilà. ouais. ça c'est mon avis sur le solo et par contre je voudrais juste rajouter un truc c'est sur la musique d'ambiance je la trouve impeccable elle est terrible ouais, la musique elle, je la trouve magnifique elle, est, enfin, elle, elle, elle colle vachement bien à l'action à chaque fois et le gameplay, c'est un bonheur. Quoi. Il est super facile à prendre en main, il est intuitif, il est rapide, enfin euh, impeccable. Ouais. Voilà. Mais, il est, mais il est trop court. Ouais. Et puis sur un... Excusez-moi, mais euh, au niveau du graphisme, je le trouve joli. Sauf sur euh, une certaine partie du jeu, en fait. où tout ce qui est intérieur, en fait, dans les bâtiments. Je trouve que c'est un peu trop terne. Ils auraient pu faire un peu, de, un peu plus d'efforts. Infinity War là-dessus. Les personnages sont très bien foutus. Les décors extérieurs sont très beaux, mais tout ce qui est intérieur, je trouve ça fade. Voilà. Ouais. C'est vrai, je suis un peu, un peu du même avis. Euh, et Ludo, on passe quoi ce jeu Sur la partie solo enfin, Moi, sur la partie solo, je suis vervé sur quasiment tous les points, à part sur euh, deux points peut-être. Le premier, c'est... Bon, l'histoire, moi, je la trouve un peu décousue, quoi. C'est vrai que de passer d'un personnage à l'autre... Bon, c'est vrai que c'est intéressant de ne pas toujours avoir le même perso, mais bon, en même temps, on a un peu de mal à suivre l'histoire, mmh. pour moi personnellement. Non, c'est clair. Donc euh, bon c'est vrai que si on suit bien oui mais bon sinon c'est un, un peu lourd à suivre. Et sinon sur le deuxième point où je suis pas d'accord on peut les carver, c'est vrai que c'est vrai bon on essaye de tous les coins on euh, tirer dans tous les coins, on se fait à, on se fait abattre de partout quoi et je trouve que c'est un peu trop bourrin quoi. J'aurais préféré une petite partie un peu plus stratégique, un peu plus fine, voilà. Ok, Nico alors moi je suis à peu près d'accord avec tout sauf que graphiquement je le trouve euh, assez décevant ouais. euh, contrairement à Poussin qui le trouve beau moi je trouve que les, graphi les graphismes n'ont pas de relief et euh, à l'oeil c'est pas, pas super joli euh, voilà euh, sinon niveau histoire je la trouve aussi décousue mais ça c'est la spécialité de, de Call of Duty tous les Call of Duty ont été comme ça moi je trouve pas ça très plaisant non plus Euh, mais c'est la spécialité de Call of Duty c'est comme ça qu'il pour le 5, le 5 était quand même moins décousu dans le scénario quand même. ouais le 5 était moins décousu mais si tu prends le 4 c'était exactement pareil tu prenais tu, tu prenais, euh, tu prenais euh, un certain nombre de personnages et ça, ça sautait d'un personnage à un à autre et c'est vrai que pour suivre l'histoire c'est pas évident enfin, le 5 c'était pas Infinity War ouais. ouais puis il bon, faut se rappeler que le 5 est quand même une suite chronologique du fait que bon, c'est la seconde guerre mondiale donc il y a quand même une mmh. suite à, peu à respecter quoi. Oui. Et puis, par contre, euh, quand Ludo dit que c'est c'est c'est bourrin, euh, même trop, et que il aurait il aurait aimé des, des parties euh, un peu un peu plus touchy, euh, faut pas oublier qu'il y a des moments où euh, où tu, tu, tu T'as des périodes d'infiltration. Ouais, t'as des, péri des périodes d'infiltration. Faut pas que tu fasses n'importe quoi. Il euh, y a des moments où t'es es, es sniper et que tu, tu, tu, tu dois pas faire de bruit, tu dois euh, tu es au bon moment. Euh, je trouve que c'est assez bien fait et c'est une des nouveautés du, de, de Call of Duty, c'est que justement il y a eu des, des périodes comme ça d'infiltration. Et je trouve que ça mène un plus, au contraire. Et comme tout le monde, je trouve par contre très très court et ça c'est vraiment dommage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de plus. Ouais, sur la partie solo. Mm -hmm. Bah moi, euh, bah je partage un peu les mêmes avis que vous. Moi, euh, bon, je trouve forcément trop court, mais c'est pas ce qui me gêne le plus dans le sens où il y a d'autres, euh, il y a côté multijoueur qu'on va aborder après. Donc pour moi, c'est pas, c'est pas ce qui est le plus important. Je préfère un jeu qui soit plus court mais intense et bon qu'un jeu un peu plus long et moins bon. Euh, donc moi là-dessus, je n'en tiens pas trop rigueur. Euh, au niveau du jeu, bon, je le trouve excellent. Le gameplay est excellent. Graphiquement, je trouve plutôt beau. Euh, Euh, je trouve plutôt beau, sauf certains passages, notamment les, dans les intérieurs des bâtiments. Certains bâtiments, ça c'est par contre, là c'est plutôt moche. Certains passages sont plutôt moches. Euh, par contre, tout ce qui est fait d'eau, de neige, tout ça, je trouve ça plutôt joli. Euh, donc voilà, le, le scénario, ouais, bah, enfin, on peut dire qu'il y a, y a enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de scénario, mais presque. C'est euh, complètement décousu. Enfin, moi, je sais que je n'ai pas du tout accroché au scénario. on On incarne plusieurs personnages, on repart sur d'autres. Enfin, euh, c'est. On n'arrive pas à accrocher dans le scénario. Enfin, euh, moi j'ai pas j'ai pas réussi à m'imprégner du scénario. Mais bon, c'est pas ce que je demande le plus à ce genre de jeu. Donc euh, ça non plus, ça me gêne moins. Euh, ce que je demande le plus, c'est ce qu'il offre. C'est de, de l'action, c'est du gameplay, ça peut être de partout, c'est. Enfin, c'est une tuerie. Quoi. Euh, le fait qu'il soit beaucoup bourrin justement, bah moi c'est ce que j'aime entre guillemets, c'est ce que je recherche dans ce style de jeu, donc là pour le coup c'est un bon point pour moi. Euh, moi ce qui m'a plus le voyage un peu plus gêné, euh, ce qui a fait beaucoup un peu d'écho dans les médias, c'est la scène de l'aéroport. Euh, je vois pas trop ce qu'elle apporte au jeu. Donc euh, pour les gens qui n'ont pas suivi directement le, la scène, c'est que dans cette scène-là, qui qu intervient assez tôt, assez tôt dans le jeu, vous incarnez un terroriste. Infiltré, euh, infiltré en fait, euh, et vous devez euh, buter euh, énormément de civils dans un aéroport. Voilà. Donc... Je pense que cette scène, elle est faite pour énerver le public. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez sur Club of Duty 4, il euh, y a eu une scène comme ça où euh, où il y a un Américain qui se fait euh, qui, qui se fait ligoter euh, un poteau et qui se fait euh, qui, se, qui se fait exécuter par une balle dans la tête. Par, par, un, par un arabe. Et euh, je pense que c'est fait pour euh, pour énerver euh, le joueur et pour euh, le mettre tout de suite dans, dans l'action. Et euh, cette scène dont tu parles euh, dans, dans l'aéroport, je pense qu'elle est elle est faite dans ce but-là. Et, et d'ailleurs, juste après, enfin euh, sans, sans, sans vouloir trop spoiler, euh, juste après, on, on le regrette tout de suite. Mmh. Euh... Tu n'es pas, pas obligé de tirer non plus hein t'es pas obligé de tirer ouais ouais pas obligé de tirer puis bon faut se rappeler quand même que bon ça reste à la base d'un jeu quoi donc bon pas non plus mais... ouais moi mais enfin euh, t'es pas obligé de tirer bon moi personnellement c'est ça que je vais pas voulu tirer je me suis dit tiens je vais pas tirer je vais voir un peu ce ouais, qui pas tirer dans se passe effectivement quand tu tires pas bah tu tu passes euh, tu passes euh, tu passes l'action euh, la scène ça se passe bien je crois même qu'en Allemagne euh, j'ai même cru lire lire qu'en Allemagne euh, Euh, la, la scène avait été complètement euh, zappée au montage. Enfin, euh, le, le bout de, le bout de, de, de cette scène n'existe pas en fait. Donc, euh, bon voilà. Euh... J'ai même vu qu'en Russie, apparemment, ils avaient carrément retiré le jeu de, de certains magasins. Quoi. Ouais, en, en Russie, racheter. je crois. Que... Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bon. Les magasins, il a été complètement supprimé en Russie. Il faut dire Mais que moi... là, c'est les Russes. Ils s'en prennent un, un, ouais. un bon coup dans la, dans la tête, quand même. Hein. Clair. Mais surtout, je vois pas ce que. Fin... Par rapport au scénario et par rapport au fait que c'est enfin le, le, le scénario on, on, on le vit beaucoup comme une succession de missions euh, bon voilà mais je vois pas ce qu'il apporte je vois pas ce que ça apporte dans le jeu en fait je, honnêtement pour moi je vois pas ce que ça apporte enfin ouais Nico tu t'es mais moi personnellement je voilà à part, à part polémiquer dessus et c'est ce qu'on fait là enfin euh, moi c'est moi qui lance ce débat mais et ça fait beaucoup de beaucoup de bruit dans la presse mais je vois pas euh, je vois pas trop ce que ça apporte dans, dans le jeu voilà Bon, Il faut se rappeler que le jeu est un jeu américain, donc bon, les Américains, on les connaît. C'est assez nous les plus forts. Et... Ouais, ouais, faut pas oublier que c'est un jeu interdit en moins de 18 ans et que ouais. euh, les gens qui, ont, normal, qui sont, ma... sont majeurs ont normalement un état d'esprit euh, euh, sain. Euh, normalement, ils sont censés faire la à part exemple, des choses. Oui, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Ok. Donc voilà pour la partie solo. Donc ensuite euh, le jeu se découpe en deux autres parties donc il y a la partie opération spéciale et la partie euh, multijoueur donc euh, je sais pas Ludovic, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la partie opération spéciale et ce que tu en as pensé Alors ce que j'ai pensé de la partie opération spéciale bon tout d'abord euh, l'avantage c'est de pouvoir jouer à deux en multijoueur ça c'est le gros gros avantage ensuite... Euh, je, je peux expliquer ce que, que c'est très... Ah expliquer D'accord, expliquer en plus gros D'accord Euh, en fait, le but du jeu dans l'opération spéciale, c'est qu'on a une mission qui, de toute façon, va se découper en trois parties. On peut choisir trois classes, pardon. Soit seconde, soit commando, soit vétéran. Et ce qui va rajouter la difficulté ou non au jeu. Et l'intérêt, en fait, c'est de réaliser euh, toute... Euh, comment dire... Euh... Aidez-moi. <rire> des, des succ une succ succession de, de, de missions ponctuelles qui n'ont rien ah, à voir avec le solo. Et euh, en fait, euh, qui sont d'ailleurs beaucoup plus compliquées que le, que, le, que le solo, que les missions solo, parce que tu disais que euh, c'était un, un plus de jouer à deux. Moi, je dis que c'est carrément une nécessité, parce qu'ils sont quasiment infaisables tout, tout seuls. Euh, donc voilà, c'est les missions ponctuelles à, à faire euh, tout seul ou à deux. C'est de la coop. Ouais, c'est de la coop. C'est de la coop. Co euh, les, les missions sont plus courtes. C'est des petites missions courtes. Mais... Euh... Avec un sacré niveau de difficulté quand même. Je trouvais que la difficulté des, des opérations spéciales était largement plus élevée que le, le solo. Que celle du solo. Ouais. ouais donc dans les hops en fait il y a beaucoup d'objectifs à atteindre. quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant dans le sens où on est vraiment immergé dans le jeu. Quoi. Moi je vois on a fait quelques missions bah, de toute façon avec quasiment tout le monde ici présent. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans le jeu on est vraiment plongé dedans. Quoi. Donc, si, ton, si on est le rôle d'un sniper pardon. On se prend vraiment pour le sniper, qu'on est vraiment dedans, dans le jeu à fond à 100 Il y a une interactivité avec son avec son collègue. Euh, c'est vraiment, on se couvre mutuellement, on, on, on se on se guérit mutuellement. Enfin, c'est c'est vrai que pour communier avec son, son collègue à côté, c'est c'est vraiment le, le, le top. Quoi, on est vraiment dans le jeu avec son collègue, quoi. Ah, tu ah, communiques en solo se lance pas vraiment dans la bataille, c'est vrai qu'on communique pour pouvoir... Euh, on... Disons que là, il y a un côté, un côté vraiment stratégique. Ouais. Mmh. C'est pas bourrin. Nico, Par rapport au solo, c'est moins bourrin. Nico il communie c'est une... C'est une religion. On est une communauté, non <rire> Oui aussi. <rire> <rire> ouais, juste pour te dire, en fait, en tout, il y a 23 missions pour récolter 69 étoiles en tout. Ouais. et que la particularité de, de ces modes en fait, c'est qu'il faut gagner un certain nombre d'étoiles pour pouvoir débloquer les missions OP, OP spéciales d'après c'est qu'on n'a pas accès dès le départ à toutes les missions ouais et donc les missions sont savoir. très variées euh... ouais, pardon les missions sont très variées il y a, du... il y a de l'infiltration il y a de la motoneige il y a du shoot il y a... il y a de la neige, il y a des favelas il y a enfin, on retrouve un petit peu tous les environnements qu'on a pu vivre dans le solo et c'est vrai que c'est un côté très plaisant parce que bon c'est très varié quoi il y a beaucoup de missions différentes et qui sont qui sont relativement assez courtes les unes par rapport aux autres et effectivement elles sont intenses et puis très variées les unes par rapport aux autres puis bon il y a aussi le côté où on peut emprunter des véhicules comme il euh, y a une mission où on est carrément dans un bombardier quoi ah ouais et ça, ça rajoute... et, et ça rajoute quand même beaucoup d'attrait au jeu quoi parce que bon, ouais, ça change ouais. de toujours courir dans les rues et quoi que ce soit et... Mm. C'est vrai que comme disait Nico, il y a ce côté communication qui est vraiment présent parce qu'on peut pas se lancer dans la bataille comme ça en étant seul alors que l'autre est dans l'avion. Bon, je ne vais pas détailler plus pour ceux qui n'ont pas le jeu. <rire> okay. Donc c'est vrai que ça vient un peu contrebalancer justement le côté un petit peu court du solo. Oui. Court et facile. Voilà, court et facile. Ouais. C'est vrai que le solo. Euh, on n'a pas forcément parlé, mais le solo, il n'y a pas vraiment de réelles difficulté dans le solo. Il n'y a pas de il n'y a pas de boss de fin ou même de niveau il n'y a pas de boss de fin enfin, de niveau, de de fin, enfin on va pas non plus spoiler mais enfin euh, si y a, le solo il n'y a, a, a pas de réelle difficulté quoi. Euh... Ah, le gros problème du solo pour en revenir dessus vite fait moi ce que je trouve gros problème c'est que c'est trop linéaire il n'y a pas de il n'y a pas de recherche il n'y a pas de difficulté au niveau de la recherche il y a juste à suivre on sait toujours qu'il y a un personnage à suivre d'ailleurs il écrit en gros au dessus mmh. à suivre c'est ça qui fait que le jeu est un peu rapide aussi quoi on recherche rien on suit c'est tout enfin c'est un FPS c'est pas un ouais, c'est. non je suis d'accord mais bon il y a quand même un côté un peu trop je veux dire quand tu vois le mec à suivre voilà c'est tout il n'y a même pas un moment où tu réfléchis de 30 secondes à te dire où je vais à droite à gauche non c'est hop direct heureusement il ne pourrait pas jouer sinon c'est très scripté c'est très oui il n'y a pas de marge de manœuvre et voilà mais c'est tous les Call of Duty effectivement c'est un peu comme ça et bon voilà c'est pas un GTA I like y a, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de marge de manœuvre entre les deux quoi. Mmh. ok et donc troisième partie c'est le côté multijoueur donc euh, j'allais dire c'est quasiment enfin c'est même je pense le plus important pour, euh, pour tout le monde en fait parce que un Call of Duty en général on, bah, un solo on le finit en 5-6 heures un, un opération spéciale je ne sais pas combien de temps il faut, faudrait pour finir euh, toutes les missions mais On déjà ouais, ouais, comme plus que 5 heures, je pense, effectivement. Euh, mais par Alors, contre, je, sur un multijoueur euh, de la trempe d'un Call of Duty, euh, là, on peut passer des dizaines, voire des, des centaines d'heures. Euh, donc, c'est un peu souvent la raison d'être euh, et la motivation première des, des gamers d'acheter ce, ce genre de jeu. Euh, donc, euh, Nico, tu en penses quoi du, du multijoueur, toi bah... Concernant le, le multijoueur, il a tous les, les avantages de Code 4, c'est-à-dire euh, qu'on retrouve le gameplay de, de, de Code 4 qui est, qui est merveilleux, euh, il y a de la rapidité, c'est fluide, euh, il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup, beaucoup de, de choses à débloquer, beaucoup d'armes à débloquer et tout ça. Donc, euh, voilà, là-dessus, il n'y a, a pas de changement. Par contre, ils ont réussi, euh, contrairement, euh, sur le, sur le, contrairement aux 5, ils ont réussi à, à mettre des évolutions. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a des nouveaux atouts, il y a des nouvelles armes, il y a des, des nouveaux modes. Euh, la façon, de, la façon de, de, créer, de créer les classes d'armes euh, a changé. c'est plus pareil. Euh, je trouve qu'ils ont, ils ont réussi à, à relancer le, le, le défi quoi. il y, y a un nouveau défi c'est un, un nouveau online on va dire euh, j'ai un, un petit reproche à lui faire c'est au niveau des cartes je trouve qu'elles elles sont toutes euh, on va dire il n'y a, a, a, a pas de carte qui permet euh, de, de, de se battre au corps à corps quasiment C'est que des cartes à distance. Voilà. C'est euh, si, si t'as pas de fusil d'assaut, euh, t'es assez, assez mal. Si tu veux jouer au fusil à pompe, si je sais que toi, par exemple, Cyril, tu aimes beaucoup euh, jouer au fusil à pompe. Euh, là, il n'y a pas vraiment de cartes qui se prêtent euh, à ce genre de à ce genre de jeu, quoi. C'est euh, beaucoup trop éloigné. Voilà, ce que je ce que je pense de, du online. Mmh. T'as revu, t'en penses quoi? Euh, euh, comme Nico, en fait, moi, je voudrais juste rajouter un truc, c'est qu'ils ont ajouté un, un nouveau moyen, en fait, que je trouve très sympathique et plein d'humour, de, de personnaliser ton identité face aux autres joueurs. C'est les, euh, les, les packs d'identité, où en fait, tu peux personnaliser soit par un, par un titre et par un emblème, en fait, ton, euh, ton perso et ça s'affiche en fait à chaque frag que tu fais sur l'écran la, la, de l'adversaire et euh, ils ont mis plein d'humour là-dedans en fait parce que tu, dans les titres que tu, que tu peux gagner par exemple as le faiseur de veuve T'as le chasseur de canard, t'as l'altruiste, t'as cinglé. Enfin, en tout, t'as 570 titres et 297 emblèmes que tu peux débloquer au fur et à mesure que t'avances dans, dans le jeu. Tu les as qu... comptés Ouais, je les ai comptés, ouais. Non, mais je suis un pro, moi. Et, euh, qui permet, en fait, de, de personnaliser ta carte d'identification. Et je trouve ça vachement sympa. J'ai même cru de... voir euh, j'ai même cru voir ta à bouche. Oui. Ouais, ouais, il ouais, y a taper ouais. ta bouche. Enfin, C'est ce que j'ai mis, moi, d'ailleurs. Ouais. Ah, d'accord il y en a plein et je trouve ça super sympa et c'est un truc que j'ai pas vu dans d'autres jeux avant ni sur 4 ni sur le code 5 ni euh, Uncharted enfin, sur aucun jeu quoi. et je trouve ça vachement sympa et c'est un réel trophée en plus parce que euh, ces, euh, ces, ces cartes d'identification justement elles se débloquent en faisant des choses bien précises. Par exemple, tu, tu, parles, tu, tu parles de taper ta mouche, là, Cyril. Euh, moi, je suis spécialiste en... en... Je descends les hélicos. quoi. J'arrête pas de descendre les hélicos. C'est des instants qu'il y a un hélico qui qu arrive ou un avion. Euh, je, je prends le stinger et boum, je, je fais éclater l'hélico. Euh, et c'est comme ça, par exemple, que j'ai débloqué euh, taper ta mouche. Euh, c'est un réel trophée. C'est vraiment sympa. quoi. Ah, donc c'est une réelle compétence, en fait. Bah, ouais, oui, c'est une oui, réelle compétence, ouais. ouais. Okay. Moi quand j'ai eu le 5D c'est parce que j'ai dû aller comme un kamikaze, comme un bourrin. Sur les heures de veuf c'est parce que je suis trop bon. Mais... <rire> <rire> et chasseurs de canards, je sais pas. Je... je veux même pas savoir. À ouais. Par rapport à ton ampoule ouais, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Ouais ça doit sûrement être ça. Donc euh, non, c'est un truc que je trouve sympa. C'est vraiment un truc que je trouve sympa dans le jeu là. Quoi. Ok. Et Ludovic J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, à part euh, ce que j'ai bien aimé. Je pense que Nico a oublié de le dire euh, tout à l'heure avec les atouts, tout ça qui aura été rajouté. C'est le fait de pouvoir choisir euh, quand on je sais plus le nom exact, désolé. Quand on trois personnes ou quand choisir on les bonus personnes. de série. Voilà les bonus de série, voilà. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que à l'époque euh, sur le 4, on était limité au radar, euh, à l'Alico et aux abus de chasse. Euh, sur le 5, on était limité aux chiens, etc. Quoi. Et là c'est vrai qu'on peut vraiment se permettre de choisir la série qu'on veut. On peut en tuer trois, on peut choisir d'en tuer à partir de 5 d'avoir une série qu'à partir de 5 et c'est vachement diversifié quoi, hélicoptère, euh... il y a même le prédateur, le missile à tête chercheuse, tout ça et tout, je trouve ça vachement intéressant quoi. Ouais. Bon à part maintenant le 25 que je l'ai jamais vu mais bon. Ouais. <rire> si on a qui l'a vu parmi vous, j'aimerais bien Le 25 euh, le 25 apparemment euh... enfin c'est une explosion atomique. Et a priori, ça, euh, ça détruit tout sous la carte et la partie est finie, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. Ouais. Donc moi personnellement, je n'ai je... jamais vu. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais non, bah, non, non ah, plus. En fait. Mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à voir. Moi, j'ai vu euh, bah, dernièrement hier ou avant-hier euh, un mec qui lance un missile et qui fait que le radar est complètement inexistant et on se retrouve avec euh, un jeu légèrement brouillé, quoi. Ah, c'est l'IUM, ça C'est l'IUM, ouais. voilà, tout à fait. Et je trouve ça vachement intéressant. Moi, je trouve qu'ils ont fait un gros effort aussi de ce côté-là. Ça t'enlève même le point rouge, en fait, de ton viseur. Tout ce qui est bah, électronique, c'est Tout ce qui est électronique est mort, quoi. Bah, est... Il, y a, il y a un petit reproche, d'ailleurs, sur le sur le bonus de série. C'est que euh, les hélicos et les avions de, qui, qui mitraillent tout sur tout ce qu'ils voient sont un peu trop costauds par rapport à, à Code 4. Euh, c'est vrai que Code 4, euh, je me souviens, les, les hélicos, euh, quand ils... Quand, euh, quand ils tuaient un, un ennemi, on était content. Euh, là, c'est euh, par tranche de vingtaine d'ennemis qui va, qui va descendre. Donc euh, c'est vrai que quand vous êtes en face avec les kalidico qui, qui vous allument à chaque fois que vous réapparaissez, c'est un, euh, un peu embêtant. Quoi. Je, le trouve, je trouve qu'ils sont. que leur durée de vie est trop élevé et qu'ils sont beaucoup trop puissants. Ouais. C'est Il y a aussi un autre truc qu'ils ont ajouté, en fait, c'est un mode de jeu à la troisième personne. Alors il est pas des mieux faits, mais enfin au moins il a le mérite d'exister. Moi mmh. bon, personnellement je vais pas essayer encore. Mais ça me donne pareil. Pour moi c'est vrai qu'un Call of Duty c'est un FPS et jouer à la troisième personne. Je. Enfin que j'essaie à l'occasion, mais ça, m... ça me me compte pas plus que ça. Ouais, moi pareil, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Non plus. Ok. Bah quant à moi, euh, bah j'en trouve, je partage un peu le même avec vous. Euh au niveau des qualités générales du jeu en ligne je trouve que c'est l'un des jeux les plus aboutis auquel on a eu l'occasion de jouer euh... Killzone, Killzone 2 sur PS3 qui est aussi très bien fait je parle pas des qualités du jeu hein, je parle vraiment du, du, du, du, du, du jeu en ligne qui tourne autour euh, Killzone 2 était, enfin, était, est aussi très bien fait euh, euh... Voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses. Il y a même une chose, qui a en plus, dans Killzone, qui n'y a pas dans code 6, c'est la gestion du clan. En fait, code 6, on veut lui trouver un défaut. C'est dur de trouver des défauts en en ligne, mais si on veut lui en trouver un, on peut très bien dire qu'il ne gère, il gère pas la notion de clan en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre un, un nom de, de, de clan ou de team, d'équipe, ce qu'on veut, et après, il ne gère pas, comme dans Killzone, le fait de pouvoir intégrer un clan, gérer une invitation dans un clan, gérer un planning, un calendrier entre clans avec des des stats des choses comme ça voilà c'est le seul défaut vraiment qu'on puisse trouver si vraiment on essaie de chercher la petite bête euh, mis à part ça c'est c'est un jeu qui enfin, la, la qualité du jeu en ligne est très très très aboutie il y a énormément de choses il y a tout ce qu'on avait avant sur les, sur, sur les précédents Call of Duty 4 et Call of Duty 5 et là ils ont on, on fait la même chose mais mieux en plus donc il y a plus de défis il y a plus d'atouts il y a plus de Enfin, il y a plus de tout en fait donc ils ont pris euh, ils ont pris les mêmes les mêmes recettes qu'avant mais ils ont ils les ont améliorées donc euh, cer certains se payent un petit peu des fois que, de te dire que c'est comme un c'est comme un cop du TICAT euh, mais euh, c'est ça fonctionne très bien donc ils ont pris la même recette qui fonctionne très bien et ils l'ont encore amélioré euh, je trouve ça je trouve ça vraiment excellent euh... sur, sur les invitations sur les invitations ça meurt quand même assez souvent ouais Oh, puis maintenant ça merde et bon beaucoup de difficultés quand même à se rejoindre quoi. Vrai que... si, si ça, non, ça merde pas, pas. mal ouais. enfin, bon... c'est quand même hein, des rares jeux qui en sortant au bout d'une semaine sort quand même 4 patchs ouais alors, alors façon, contre, ouais, en, ça va ça c'est un record quand même. ça ça m'arrive effectivement un carton rouge sur Activision euh, effectivement le jeu euh, le jeu en moins d'une semaine a subi 4 patchs Donc ça c'est la maladie des jeux next-gen sur console maintenant et des jeux en ligne. C'est que ils ont sorti un jeu. Enfin si il a abouti, le jeu, il a abouti. On veut pas dire qu'il n'est pas abouti, mais c'est vrai qu'ils ont fait l'impasse sur tout ce qui était bêta, etc. Peut-être qu'ils ont été peut-être un petit peu présomptueux à ce niveau-là. Et effectivement, en quatre jours, on a le droit à quatre patchs différents, enfin une semaine en quatre patches différents. Qui, sont, qui, qui ont corrigé euh, soit la gestion des trophées effectivement les, une chose qu'on n'a pas dit c'est que les premiers joueurs qui ont joué en solo bah, ils, les trophées sont pas déclenchés euh, même s'ils ont réalisé l'action qu'aurait dû mener au trophée ils n'ont pas décroché le trophée parce qu'en fait il y avait un problème sur le, la gestion des trophées donc euh, c'était pas, pas un problème en fait ils ont bloqué volontairement les trophées avant la date de, sorte de sortie officielle du jeu Non non, non. non, non, parce non, non. que moi je l'ai eu avant et les trophées tombaient. Alors c'était pas pour tout le monde. Et moi je l'ai eu après. Euh, moi je l'ai eu après et les trophées tombaient pas. Hein. Donc euh, ah non, ouais. non, non, non il, y avait, il y avait vraiment un réel problème sur les trophées qu'ils ont corrigé. Après euh, ils ont sorti un autre patch qui corrigeait un autre problème et qui, enfin bref, il a fallu avoir quatre patchs. On voit être la version 1.04 là pour avoir un jeu qui tombe bien. Ah oui, on n'arrivait on on pas justement à s'envoyer des invitations. Moi, moi maintenant personnellement j'ai pas de problème, mais euh, Unique, vous avez bah, apparemment, le problème des invitations venait surtout du fait que les serveurs étaient étaient pleins. Quoi. Ils avez pas. Oui, il y avait ça aussi ouais. pour le jeu ouais. aussi. Donc. Et, bah, et bon, qui bon. soucie quand même hein, Parce que euh, moi, je vois avec Poussin, on n'arrive pas, on n'arrive pas à s'inviter. Hier ouais. ouais. soir, un peu toi, Cyril, on a essayé de s'inviter et on a dû passer par toi pour que tu nous invites. Ah ouais, mais c'est parce que vous n'êtes pas compatible, c'est pour ça. Mais ouais. moi, ouais, c'est pour ça. <rire> non, non, mais moi, je suis par compacté. contre, là-dessus, moi, je trouve que vous êtes un petit peu. Euh... Un petit peu méchant, je lui donnerais seul, seulement un carton jaune parce que euh, ok niveau euh, organisation ils n'ont pas assuré une cacahuète, mais ils ont quand même une réactivité euh, assez costaud. Quoi. Je veux dire ils nous ont pas laissé dans notre merde. Euh, ah, ça, et... Et Nico ils ont les moyens aussi. Hein. Le, le jeu ils sont vendus à plus de 4 millions d'exemplaires donc ils ont les moyens d'être bon, ouais, vous... ils, ils, ont gros. Oublié c'est que c'est quand même la sortie c'était comme un jeu qui était quand même le plus attendu pour cette année donc bon, c'est quand même un peu triste de peut-être peut qu'ils ont ce qui s'est passé aussi clairement c'est ce qu'ils ont dit je pense c'est qu'ils ont enfin pas forcément dit clairement mais ils ont sous-estimé aussi la charge sur PlayStation 3 ou euh, alors sur Xbox je pense qu'il y avait je ne pas dire des bêtises mais je crois qu'il y avait dans les premiers jours un million de connectés quelque chose comme ça sur le live euh, moi sur PS3 le, le plus que j'ai vu enfin euh, j'ai vu des plus de 300 000 et, euh, et euh, je pense qu'il y a par un, j'ai cru comprendre qu'ils ont sous-estimé la charge sur PS3. Quoi. Parce qu'il est possible que les problèmes que nous, on a eu sur PS3 euh, ne sont pas apparus sur PC ou sur, euh, sur Xbox. Donc, Maintenant, euh... c'est vrai que quand on les, pro les premiers jours, euh, quand on regardait le nombre de personnes en ligne, c'était hallucinant. On n'a jamais vu oui. ça. Il ah euh, y avait 300 000 personnes euh, les, les premiers jours, 300 000 personnes sur les serveurs. Euh, moi, de mémoire, je, je, je connais pas un jeu euh, qui, a, qui a fait ça avant. Quoi. Alors, le maximum qu'on avait vu, c'était sur code 5, et c'était 100 000 personnes au grand max. Au grand max, ouais. Mmh. Là, c'est trois fois plus dès le départ, quoi. Donc, euh... Oui, d'accord. Maintenant, il y, a, il y a quand même fallu. Encore une fois, il y a quand même fallu quatre patchs. 4 patchs, au ah, moins. Ouais, ouais. Bon. Non, mais enfin, maintenant, t'as plein de, de, de fabricants de jeux en fait qui te sortent des bêta, En fait, les bêtas, ça va ça. Mais euh, ils ont eu la ils pensaient qu'ils étaient plus forts que ça en fait qu'ils en avaient pas besoin en fait ils en avaient sûrement besoin bah je sais pas bon après on n'est pas est on n'est que... pas les spécialistes mais en tout cas, euh... bon maintenant ça marche bien enfin ça marche bien on dit que j'ai dans les habitations mais c'est peut-être dû à des config réseau je sais pas enfin voilà mais globalement ça marche bien et, et la qualité du jeu en... donc la qualité globale du jeu en ligne est quand même très très bonne et c'est l'un des jeux voire le jeu le le plus ébouti euh, à ce jour à mon sens Voilà. Ouais, ça fait tout de suite maintenant, euh, aujourd'hui. Ouais. <rire> ok, sur ce, si vous avez rien à rajouter. Moi j'ai une petite conclusion. Ouais, vas-y. Euh, clairement, si, euh, si un gamer n'a pas de connexion Internet, euh, Call, of, Call of Duty est pas forcément très intéressant, parce que euh, le solo est très rapide. Euh, derrière, le plus important, c'est le multi. Et il y a aussi euh, donc, les Special Ops. Mais les Special Ops, tout seul, c'est quasiment impossible de les finir. Donc, faut il bien, faut, faut bien jouer à deux. Et je euh... me permets de rajouter, par rapport à ce que dit Nico, c'est que les Ops, il y a des Ops que tu es obligé de jouer à deux de toute manière. De toute manière, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, euh, clairement, c'est quand, euh, quand même un jeu massivement multijoueur. Mmh, c'est vrai. Ouais. Mais... bon. Mat... De toute façon, maintenant, euh, beaucoup de jeux qui sortent sur console nouvelle génération, enfin nouvelle génération... Les Xbox et PS3, euh, quand tu t'as pas de connexion en ligne, euh, tu te retires quand même beaucoup, beaucoup d'attrait au niveau du jeu. Donc, euh, mm. c'est vrai que bon, voilà. Très bien. Bah, sur ce, euh, merci de votre écoute. Et puis, vous, pourrez, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur euh, sur notre site PlayStation3.MyPodcast.com. Voilà. Salut. Salut. Salut à tous. Salut.